الحمد لله والصللات والسلام على رسول الله صل الله عليه وبعد شغل اسلام سلام عليكم ورحمه الله on continue toujours avec les règles de la purification مذهب عليه رحمة الله تععاب et à on parle des situations qui de prendre un bain rituel de faire le en tant que tel. Alors خروج الدافق في او يقظه من رجل او امراه دونك دي سي بروميير شوز كي نيسيسي دو بروندر لو روس سي دو سي الماء الدافق الماء الدافق كما الله عز وجل الا نوميته في الكريم سو فيت لو دي ريلاسيون انتيم سي لو كي اي de l'être humain. Comme dans le Coran, donc cet eau-là, il s'appelle le mani. Donc, on a vu, plutôt, ça c'est ce qui nécessite de refaire le houdou. Le mani, il est d'une nature différente. almani avec un Nun ». à la sortie de almani la personne elle tombe dans une dans un état de al -Djanab. donc l'état de al janabah c'est c'est parmi les états de al hadath al akbar Donc le Hadith Akbar, le Hadith majeur, cet état, entre guillemets, d'impureté majeure, ça inclut des situations comme le Haïd, les menstruations, et ça inclut aussi l'état de Al-Djanaba, Al-Djanaba qui vient habituellement après des relations intimes ou après la sortie de Al-Mani, même s'il n'y a pas eu de relations intimes. Alors c'est pour ça il disent « Ya jiboul min al fi au yakbatin » La sortie de Al-Mani nécessite de refaire son bain rituel, que ce soit une sortie lors de l'éveil ou lors du sommeil. al ihtilam ici on a le concept de Al-Ihti-Lam. ça c'est la sortie de Al-Mani lors du sommeil, que ce soit avec un rêve ou sans rêve, mais ça c'est la situation de lihti Et ça, ça nécessite de faire quoi son ross le bain rituel اذا خرج على وجه العاده والصحه لا على وجه المرض و السلس encore une fois tant que la sortie elle est de façon naturelle en santé c'est pas une maladie s'il y a une maladie ici et que c'est ça sort de façon anormale là des, des situations différentes okay, c'est différents mais on parle ici de la sortie normale pour une personne qui est en الصمت يشترط ان يكون خروج المني بلذة معتادة في الياقضة. اما في النوم فلا تشترط اللذه متن sortie de lors de il dit oui okay? lors de lors de il faut que le mani soit sorti à travers une de plaisir, Parce que si le mani va sortir lors de l'éveil de la personne sans qu'il y ait de plaisir, ça c'est très souvent un signe qu'il y a un un problème quelque part, qu'est okay, une maladie ou autre chose. Le mani normalement ne sort pas sans plaisir, sans l'edva. Mais lors de un du sommeil, ce n'est pas la même chose. La tusharato, elle l'edva. Le plaisir n'est pas requis. Pourquoi Parce qu'encore une fois, comme on a décrit avant, lors du sommeil, là, une fois que la personne se réveille de son sommeil, c'est pas exactement qu'est-ce que peut-être il y avait du plaisir, mais elle se rappelle pas. C'est clair donc. Si la personne, elle se réveille de son sommeil, elle dit ici, "Al-shart al-mujib lil-ghusl al-balal wa dhanna aw shakka annahu mani." Le simple fait de se réveiller que la personne elle trouve des traces du liquide de al-mani, eh bien la personne, elle va devoir وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وَجُوبِ Ça c'est une question, une situation un peu particulière, juste pour mettre la différence entre la nuance avec ce qu'on vient de mentionner juste avant. On a dit que lors de l'éveil, lors de l'éveil, la sortie de almani doit être avec quoi un plaisir pour que ça implique la nécessité de faire le ross. Mais ils disent ce n'est pas c'est pas nécessairement quelque chose qui doit être en même temps. Ça veut dire si la personne a eu des relations intimes et que une heure plus tard, il y a eu une sortie de almani. la personne elle peut rattacher ça avec les relations intimes avant. C'est pas une maladie ou autre chose, la personne elle doit prendre Son bain rituel, son rous, c'est clair. Donc là, la va le plaisir ne doit pas nécessairement être attaché à la sortie de l'mani tout de suite. Même si l'mani il sort plus tard, de façon un peu retardée, si la personne elle fait le lien avec l'expérience de plaisir de latha là, c'est situation de janaba, la personne va devoir refaire son rous. C'est clair طيب il dit او انقطاع او او النفاس انقطاع دم الحيض، او الستیحادات او النفاس la fin l'arrêt du sang de haydi, ainsi que النفاس les logis, c ça en français ok Donc, c'est quoi un nifas il ils vont le définir plus tard, mais brièvement, ça c'est le sang qui vient après l'accouchement. Donc, lorsque la femme, elle accouche, elle va avoir certains jours lors desquels il va avoir une sortie de sang qui ressemble un peu à sa période de menstruation. Le nifas c'est pas mal les mêmes règles que le hayd, que les menstruations. C'est clair Donc, dès la fin de cette période de nifas ou dès la fin de la période de l'hayd démonstruation la femme elle doit faire son rousl son bain rituel c'est pas lors du hayd qu'elle va faire son rousl non non c'est une fois que le hayd est terminé les menstruations sont terminées ou que le nifas est terminé là elle doit refaire son rousl de un pourquoi pour faire la salade parce que lors de son hide ou de son divorce elle ne fait pas la salade elle n'a pas la responsabilité de faire la salade mais une fois que ça se termine elle doit faire sa salade et de ce fait elle doit tatahar tata elle doit prendre son bain rituel mais aussi pour pour qu'elle pour que ça devienne licite pour elle d'avoir des relations intimes avec, avec son époux il faut aussi qu'elle prenne le rousl avant après la fin de l'hide ou bien après, après la fin de النفاس دونك يل دي سي دم ودم عله وفساد والنفاس أسود كدر احمر رقيق لا en euh, parmi les, les indications qui aide à différencier entre le sang de l'hay, des et le sang de l'istiharda, des fausses monstruations, c'est que le sang des monstruations et d'unifaces, c'est un sang qui est plus noir et qui est plus épais. Tandis que le sang de l'istiharda, c'est un sang qui est plus rouge et plus léger. C'est clair. Encore une fois, ça c'est des, des indications générales. Remarquez ici que Lorsque les campagnes, les sahabillettes, elles étaient confuses parfois par leur situation de haïe et ainsi de suite, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles allaient voir Aïcha, radiyallahu ta'ala, okay? parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'y connaît mieux que des femmes qui connaissent la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, important de connaître les principes généraux dans des situations de doute, il faut se référer à... C'est mieux de se référer à des femmes qui connaissent les ahkam de euh, attahar. C'est pour ça, comme on le dit toujours, c'est obligatoire pour tout le monde d'apprendre la religion qu'il y ait des hommes qui connaissent la religion, mais aussi des femmes qui connaissent la religion. Que okay, ce ne sont pas toutes les questions qui peuvent être facilement euh, traitées par par des savants qui sont qui sont des hommes. Al-haydou sharan, c'est quoi la définition de al al-Hayd » des monstruations par la définition scientifique, la définition légale au sein du madhab Maliki. Les autres madhab vont avoir une petite différence dans la définition à cause de certains chiffres qu'on va citer. Il dit « Al-Haydou Shar'an »« Ouaddamul khâriju binafsihi min farjil mar'ati »« Album ki nuhamluha aadatan gaira zaidin ala khamsati achara yawman »« Min gairi maradin wala wiladatin » Donc, Le sang de Al-Hayr, démonstration. C'est le sang qui sort par lui-même, de façon spontanée. Donc les ulama, ils disent, ça c'est pour exclure. Remarquez que lorsque les ulama, ils vont écrire, ils vont décider de certaines définitions. Ces définitions-là, ça doit exclure les choses qui ne sont pas supposées faire partie de du concept. Donc le Hayr doit être un sang qui sort par lui-même, pas par une blessure. Femme pourrait être blessé de ce fait, il y a du sang qui va sortir, ça c'est pas du haid. Numéro 2, ça doit sortir des de la partie intime de la matrice de la femme. C'est ça la source de al-haid. Al-mumkin hamlha 'adatan une femme qui naturellement serait apte à être enceinte. Ça veut dire elle est dans l'âge d'être porteuse, d'être enceinte. S'il y a une fille qui est trop petite pour que médicalement, logiquement, qu'elle puisse être enceinte, cette fille-là, elle n'est pas. S'il y a une fille de six ans qui commence à avoir du sang qui coule, ça c'est pas un Hyde. Ça c'est un problème autre, voir un médecin. Mais c'est pas un Hyde. C'est clair. Ou s'il y a une femme qui est Yaïssa Est dans sa ménopause après peut plus avoir de hayd donc ici dans le madhab d'imam malik ils disent qu'a binti donc certains ulémas dans le madhab de imam malik ils mettent comme euh, limite de la possibilité de le 70 ans On parle il faut pas confondre les limites jurisprudence avec les limites quoi de la de la science de la médecine scientifiquement, médicalement, peut-être, on va dire, à une femme. Avoir... Mais là, on parle de, de règles de, qui sont des règles standards. Pourquoi c'est des règles standards Pourquoi est-ce qu'on dit ça On par, on parle pas de la menstruation ici, par exemple, en tant que phénomène, phénomène médical pour faire l'étude du corps humain ou autre chose. On en parle pour une raison bien particulière. pour les effets que ça a sur des ahkam dans la sharia, c'est clair. Et ça, c'est des choses qui doivent rester universelles, standards. Ça ne dépend pas de l'avancée des études scientifiques, c'est clair. Ça ne dépend pas du contexte culturel, que ça, c'est des gens qui vivent dans la jungle, n'ont n'y a pas de médecins, n'ont pas de laboratoire, ne s'y connaissent pas trop, et de ce fait, eux, vont avoir des ahkam de haïd spécifiques à eux, il y a d'autres qui vivent... Euh, Sont, euh, je sais pas, une, qui vivent dans, près d'un hôpital et que la moitié de la population c'est des médecins et que eux ils ont des règles différents parce qu'ils sont plus élaborés dans leurs connaissances. Non, ça c'est des, des règles qui sont quoi Universelles. C'est pour le médecin et pour le bédouin, la même chose. Donc ici certains ils disent que 70 ans après 70 ans la, la femme même s'il va avoir une sortie de sang ne sera plus considérée comme un hyène. Et d'autres dans le madhhab ils disent non c'est 50 ans ça veut dire après 50 ans même s'il y a une sortie de sang c'est pas considéré comme un comme un c'est clair donc ça c'est un autre critère qu'ils mettent dans la définition غير زاد إدنا على خمسة عشر يوما مما زاد على ذلك فإن هو يكون استحادة على et notre un autre critère dans la définition de hayat dans le madhhab de l'imam Malik c'est que ça ne doit pas dépasser 15 jours S'il y a une sortie de sang qui dépasse 15 jours, après les 15 jours, ce n'est plus du haid, c'est quoi Si c'est plus du haid, c'est quoi Istihada. OK Donc, la femme après 15 jours, 15 jours de sang, qu'est-ce qu'elle va faire C'est la fin de sang Haid. Elle va faire quoi alors? Resser. Mais là, il y a le sang qui continue. Elle va faire quoi? Le houdou. Quand est-ce que elle va faire le houdou? C'est comme on a expliqué avant. Donc là, ça va dépendre. Stiharda, elle est prononcée jusqu'à. Elle est prononcée jusqu'à quel jusqu'à quel point? Est ce qu'il y a dans les jours après la, la, la fin du haïd, la fin confirmée du haïd, ce qu'il y a quelques gouttes de sang qui sortent à peine une fois par jour ou autre chose, elle doit se laver et faire le woudou, après cette sortie de istihada. C'est clair. Mais si ça devient très abondant et que ça devient ici harad, la plupart du temps, ça sort quasiment sans cesse. Là, les ulamas, dans le de Imam Malik, comme on a dit déjà avant ça, elle n'a pas à refaire son woudou pour le haït, pour la istihada. S'il y a d'autres raisons, avoir fait ses besoins, sommeil, autre chose, là, elle doit refaire son woudou, bien sûr, mais pour la istihada, ça ne va pas rompre le le Ok, <coughs> dame l'istihadati, euh, Ici, l'auteur regardez bien pour ne pas causer trop de confusion OK on va on va juste mentionner ça brièvement et continuer comme si de rien n'était on veut pas causer trop de confusion avec les divergences et ainsi de suite Pourquoi je le cite parce que si vous allez lire la version ici en français la traduction en français ou même vous-même vous allez le lire le matin plus tard vous allez vous concentrer un peu vous allez trouver ce détail Pourquoi est-ce qu'il il dit ici l'auteur Ibn Abi al-Qayrawani que ce qui nécessite le rusl Le bain rituel, c'est Haïd, Nifas, l'élochi, ainsi qu'Istihada. Ah, Istihada aussi, ça nécessite. Non, non. Ici, comme je explique ici, dans le commentaire, « Hada dhakarahu sahib Rissalatim Moujibatil Ghusli »« Wal qawlu bil istihbab huwa alladhi raja'a ilayhi Malik wa huwa alladhi a'tamadahu shaykh khalil fi mukhtasarihi » L'opinion au fait final, à la fin de la vie de l'imam Malik, l'opinion qu'il a adoptée au final, c'était que pour l'Istihada, C'est seulement quoi Mustahab, souhaitable de prendre un bain rituel à la fin de la istihada. C'est pas obligatoire. Elle dit aussi ça, c'est l'opinion qui a été adoptée par Cheikh Khalil dans son Murtasab. Donc Murtasab de Cheikh Khalil c'est un livre plus avancé dans le fiqh de l'imam Malik et c'est quasiment le document officiel. dans les avis officiels de du fait de, de, de, de Imam Malik que Allah donc en d'autres <coughs> termes dans l'opinion de Imam Malik dans l'opinion de ce madhhab maliki la femme qui a une istihada après le haïd, c'est souhaitable pour elle مستحب de prendre un bain rituel à la fin de la istihada mais c'est pas obligatoire c'est clair c'est pas obligatoire donc si une femme elle a eu haïd pendant 15 jours après ça une légère istihada qui a duré Cinq jours, à la fin des cinq jours, il y a plus de sang maintenant, même si c'était hard, elle est fini. C'est souhaitable pour elle de prendre un autre bain rituel, un autre rousset. C'est bon <coughs> ?« Inquita'u dame il nifas »« nifas » ici, comme on l'a dit, c'est « les lochis ». والنفاس وَا هو الدم الخارج من الفرج لاجل الولادة على جهة الصحة والعاده دونك النفاس لوجي كومون اديسا سي لو سون كي سور دو لا فام soit a accouché, soit a accouché ou bien c'était euh, comment on dit miscarriage Fausse couche. soit que c'était un accouchement ou fausse couche, après ça, le sang qui sort après, qui pourrait durer plusieurs jours, plusieurs semaines, on appelle ça le sang de an Et là, encore une fois, il faut que ce soit il faut que ce soit état normal de santé, il n'y a pas une autre chose qui a causé cela. Et il faut que ce soit selon la norme. La norme ici, il dit, c'est Le maximum, la durée maximale de anifas, c'est 60 jours. Après les 60 jours, là, on tombe dans la Ok? Durée maximale des louchi d'unifas, c'est 60 jours après l'accouchement. Par la suite, il dit. ومغيب الحشفة في الفرج يجب الغسل الغسله ويجب الحد ويجب الصداقه ويحصن الزوجين ويحل المطلقه ثلاثه للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم دونك لا ابن ابي زيد الى une autre cause de al de majeur de la nécessité de refaire son bain rituel, son roussel, mais aussi il, est, il a ouvert une autre parenthèse en mentionnant certains de ses, de ses conséquences. Donc ici, lorsqu'il y a un contact <coughs> entre les parties intimes, un contact complet, ça veut dire une consommation du mariage, des relations intimes, on appelle ça el Ça, ça nécessite quoi Le bain rituel. Même s'il n'y a pas de manie, même s'il n'y a pas de sortie de manie, okay, le simple fait qu'il y a eu une relation intime complète, ça, ça nécessite de reprendre un bain rituel et la personne, elle tombe dans un état de al-janaba. Ça, ça doit être clair. Mais, ce qui nous donne après aussi, c'est des conséquences. Dans le fiqh, dans le shara, dans la sharia, on a des conséquences de cette situation-là. Entre autres, numéro un, wuduul hadi, l'obligation ici de al had, la punition. C'est quoi al had ici C'est le had de azina, az la punition de azina az dans le cadre des relations haram. Ça veut dire si les relations haram ne sont pas arrivées à la relation intime complète, il n'y a pas de de had si c'est arrêté dans les attouchements ou autre chose, il y a pas de had ici et c'est pas c'est pas le zina majeur, c'est pas le zina complet, c'est clair. Il y a pas de had. Donc cette relation complète, elle a des implications importantes dans la justice dans l'Islam. Numéro 1, si c'est dans le haram, bien sûr, il y a le had, il y a la punition pour le pour le zina. Numéro 2, wujub al sadaq L'obligation ou plutôt le droit au sadaq, la dot. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par la dot Si un homme a épousé une femme, elle a droit cette femme-là à une dot. Mais attention, si l'homme la divorcé avant la consommation du mariage. N'a pas eu de consommation de mariage. Il l'a mariée se sont vus dans la fête du mariage et tout. Et Elle est revenue chez ses parents, ils se sont parlé au téléphone pendant une deux semaines, ils ont chicané et il l'a divorcé. Fini. Est-ce qu'elle prend tout le mahr Est-ce qu'elle a droit à toute la dot Non. Elle a droit à la moitié de la dot. Donc si la dot, c'était... Je ne vais pas donner des chiffres, parfois ça frise. <rire> c'était 1000 quelque chose mettez n'importe quelle euh, currency après. Donc ça, cette dot là elle va prendre elle, elle aura droit à 500 pas à tout. Mais il dit ici lorsque il y a une consommation de l'acte au complet tout de suite elle a droit à la dot complète s'il va la divorcer après cela par exemple ou s'il va décéder, elle va mourir après autre chose. Numéro 3 c'est le ihsan sans entrer dans trop de détails le ihsan ici on appelle ça ici muhsanun muhsanun c'est toute personne qui a eu déjà qui a déjà été mariée de, et qui a consommé le mariage OK ou bon les ulama ils s'y parlent je vais pas entrer parce que ça c'est dans habituellement dans le chapitre de al ou autre chose la différence bien sûr c'est que ça crée ça crée euh, Ça génère une différence dans, entre autres le Hadd de azina entre celui qui est muhsan et celui qui n'est pas muhsan. Donc habituellement on dit celui qui n'est pas muhsan, c'est celui qui est célibataire et le muhsan c'est celui qui, a, qui est marié mais c'est pas c'est pas aussi simple que ça. Okay? Donc si quelqu'un il a été célibataire ça veut dire la personne n'a jamais eu de relation intime, il, la personne n'est pas muhsan. Et la punition sur une telle personne, pour le zina, va être moins lourde que celui qui est Mouhsan. C'est clair. On ne va pas, encore une fois, entrer dans les détails. Ça, c'est dans le livre de l'Had, où ils vont parler de celui, est-ce que est quelqu'un qui a eu des relations dans le haram ou autre chose. On ne va pas entrer dans ce genre de choses. Mais, encore une fois, l'acte la, euh, intime, complet, a comme conséquence que la personne, maintenant, aura comme titre que la personne il ou al ay muhsan numero 4 halu la femme qui a été divorcée trois fois quel est son cas en islam qu'est-ce que vous savez de ça une femme qui a été divorcée trois fois par son mari il ne peut plus la remarier. Continuez. Jusqu'à ce que elle va épouser quelqu'un d'autre, un autre homme, et sans que ce ne soit avec l'intention de faire un arrangement, donc ça doit être un autre mariage avec un autre homme de façon spontanée, rien à voir avec euh, trouver une ruse pour revenir au premier. Mais aussi il y a comme condition que ce soit quoi un mariage consommé. Dans le sens où il y a eu, comme on dit ici, quoi, l'acte intime au complet. Donc, s'il y a eu l'acte intime au complet, après ça, si son nouveau mari va la divorcer, ou il va mourir, il va décéder, elle va être veuve, après ça, et là, elle peut, si elle veut revenir au mari numéro un, qui l'avait divorcé, trois fois. C'est clair Donc, ça, c'est parmi les conséquences, encore une fois, de cette situation. Oui, arrive. Non c'est ah là c'est ok regarde je vais pas répondre okay. les questions de talent célèbres divorce de trois et av avant ça on, on parlait de ça mais maintenant je préfère ne, ne plus répondre parce que il y a divers avis de ulama là dessus et des délires ainsi de suite et c'est pas les questions où on veut que ce soit help yourself self help comme um, Va faire ta propre. Si on va répondre c'est pas pour toi, mais si on va répondre, euh, les gens vont entendre ça, vont écrire ça, vont dans les enregistrements. Et là, on sait pas. Achi. Si un jour quelqu'un va faire une à son ami il va dire non, non Ahri, euh, ta femme est divorcée. Oh non, ta ta femme a pas. Ta, ta femme est divorcée trois fois. Ou oh, j'ai déjà entendu un chier dire ça ou quelque. Ok. Des trucs très très sérieux. Même les ulama, Passons, les ulémas les savants de l'islam l'autre fois j'ai écouté un cheikh parmi les savants de, de Médina <coughs> qui est encore c'est un savant qui est en vie mais même lui parlait de son propre cheikh cheikh Attiya l'un des savants contemporains lui il était qadi il était juge en Arabie Saoudite dans le temps il était juge qadi sharai juge mais dans ses dans cours dans ces cours s'il <coughs> y a des fatwas sur le divorce et tout il répond pas Et dit Masal el Talak talak tuha. Il dit, dit j'ai divorcé les questions sur le divorce. Ça veut dire la question du divorce c'est dans c'est dans les dans les assemblées de de justice dans les cours de justice. Ok. Bien sûr on peut étudier les questions du divorce dans le cadre du chapitre de la famille et tout quand on arrive à un chapitre sur le talak et tout mais même ça ça doit être de façon avec beaucoup d'introduction et avec parce que c'est C'est très dangereux si les gens commencent juste à eux-mêmes pick and choose. Hein, on va plutôt prendre cette opinion que cette opinion. Entre ta femme est divorcée ou n'est pas divorcée, grande grande différence. En s'entendant là-dessus, non, weird. Mais fois Mais le talak normal, normal. Pas ce qui compte, ce qui compte pas. Mais ce qui est normal, comment ça doit être fait. C'est pas en une seule assemblée. Ça c'est talak bid'ay. Ok, talak bid'ay. Ça c'est bid'ay. Comment La norme dans l'islam, comment Allah Ta'ala l'a révélée, cette religion, c'est quelqu'un, il a divorcé sa femme, il dit « anti-taliq », elle est divorcée. Après ça, il l'a repris. Après ça, « anti-taliq ». Après ça, il l'a repris. Après ça, « anti-taliq okay? ». Ça pourrait être étalé sur des semaines, sur des années, ça dépend de la situation. Mais c'est pas « anti-taliq, anti-taliq, anti-taliq ». C'est clair c'est pour ça euh, l'homme qui est venu pour voir Abdullah ibn, ibn Abbas il a dit que moi j'ai dit à ma femme tu es divorcée 100 fois maintenant live direct te divorce 100 fois comme ça on n'aura plus il a dit ta femme elle est divorcée Ça c'est l'effet de la première. Wa amma 99 les 99 autres faqad ittakhadhu ayati Allahi huzwan. Tu te moques de la religion d'Allah Ta'ala par ça. C'est clair. Allah Ta'ala il a révélé un système comme ça et quelqu'un va va jouer avec ce système. Va dire à sa femme je te divorce trois fois multiplié par trois maintenant je te divorce cent fois, mille fois. Ça, c'est de la moquerie. Il est en train de jouer avec le système d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vendez voilà. Un autre impact ici, numéro 5, « Fasadul hadji wa kathalika al-umra ». Bien sûr, le hadj et la umrah, lors de l'état de sacralisation, lors de l'état de l'ihram, c'est interdit d'avoir des relations intimes. Donc, si quelqu'un a eu des relations intimes avec son épouse, au point d'arriver à la relation complète, « al-ilaj, al-jima'a », eh bien là, ça va, quoi Briser, ça va abolir, ça va annuler son hadj ou sa umra, son pèlerinage. Et ça, c'est grave, bien sûr, en plus que ça va abolir, ça, c'est très grave, nul ne devrait abolir. La même chose pour le saum, pour le jeûne, donc, contrairement à ce qu'on a dit avant ça, en ce qui a trait au baiser, par exemple. Est-ce que le baiser, il est halal ou il est haram Pour le sang, celui qui jeûne, est-ce qu'il a le droit d'embrasser sa femme ou non Mais il ne parle pas d'annulation ou pas d'annulation. Mais lorsqu'on parle ici du contact complet, de la consommation complète, de la relation intime, là, ça va rompre le jeûne. Et c'est quelque chose de très, très grave. « min Même s'il n'y a pas de sortie, de, encore une fois, de... allemand C'est bon Oui Ah euh, la dose, quand, euh, quand mis, euh, Oui un, comme, comme dans, dans cas elle retourne la totalité, fondée, être... retourne la totalité. dans quelque part ça c'est dans les cas peut-être tu parles du khul Euh, c'est pas relié nécessairement à consommer ou pas consommer. Ça, ça, soit tu parles de al-holal, ça c'est ils sont mariés normal, mais la femme elle demande de quitter son mari, elle veut quitter son mari, sans que son mari ne lui a ne lui a fait de mal. Ok, elle dit je pense juste avoir épousé la mauvaise personne. Je ne veux plus être avec lui. Alors là, si elle va demander ça, à un juge à un courtier Le va lui dire est-ce que est ce que tu lui retournes sa dot parce que sinon ça serait quoi <rire> ça serait de la fraude <rire> oui. imaginez si déjà à Montréal il y a tellement de fraude s'ils vont connaître s'il y a des gens ils vont connaître la fraude de la dot la fraude de mahar. à même si c'est consommé. Si consommé oui ok donc là peut-être il lui a je sais pas moi acheté une maison comme dot ou, ou offert une voiture ou autre chose là Il, il faut qu'elle retourne cette dot là c'est clair ou peut-être tu parles d'une autre chose qui est la situation de oui. l'aïb c'est les défauts les failles dans le mariage donc s'il y a un homme qui a épousé une femme et que l'un des deux n'a pas à cacher au fait des vices des failles majeures donc si on parle de la dot là on va parler de la femme si la femme elle avait une maladie grave ok et sérieuse mais qu'elle n'a pas dévoilé ça avant le mariage il va connaître ça après le mariage là il y aura il a le droit de faire le fesr ici, rupture de la relation, on va briser la relation et elle ne prend aucun mahr, c'est clair Quoi Elle ne prend pas de dot, parce que c'est elle qui a caché au fait elle a Donc, ça encore une fois moi je te donne une réponse globale qui okay? des, des réponses spécifiques ça ça revient au justice à la, à la justice en Islam ça, ça, les questions typiques reviennent au qadi. C'est le qadi qui va juger du bien fondé de la chose comme je t'ai dit Si une femme ou même un homme a une maladie grave je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une raison qui va dire euh, mon intention est bonne je pense pas c'est important que je m'en sens être. Si quelqu'un une maladie grave. Il faut que la personne la mentionne avant le mariage. Dire voilà, voilà ma situation. Oui. Oui, ça c'est la même chose. Là, elle peut, elle peut, si elle veut pas rester avec lui, elle va le faire. Mais là, elle reste, elle garde la dot. Parce que c'est pas, c'est pas de sa faute à elle. J'ai donné l'exemple de la femme qui a une maladie parce que il parle de, des situations dans lesquelles elle n'a pas droit à la dot. Oui. Wa fi Oui. Euh, en général, non. Okay, en général, non. Encore une fois, sauf si on ne veut pas entrer dans le domaine du mariage. On a déjà fait plusieurs fois des séminaires sur le mariage. Mais en général, non. Si on parle des péchés du patient, en général, non. Mais encore une fois, s'il y a eu certaines conséquences, comme euh, la femme n'est pas vierge, par exemple, et que lui, il a dit... Que de mes conditions, il faut. Je veux épouser une femme qui est vierge. Ça c'est une condition pour moi. Je veux que tu le saches. Elle suit de suite. Si elle l'a fraudé malgré cela, elle n'a pas droit à la dot s'il va décider de ne pas rester avec elle. Ok Ça c'est s'il décide de ne pas. Il peut pas rester avec elle et lui enlever la dot. Non, non. Parce que s'il va découvrir après, il va découvrir après. Ok Oublions les péchés pour ne pas trop dramatiser la chose et entrer dans le haram et tout. parlant un peu plus propre, disons, il dit à la femme, moi, je veux épouser une femme vierge, jamais mariée et tout, il dit, ça c'est moi. Mais elle, au fait, elle a déjà été mariée et divorcée avant, ailleurs, dans un autre pays. Il y a plus de traces, il y a pas de documents, autre chose. C'est une fois qu'il va la mari marier qu'il va découvrir cela. Là, c'est où Abdelkhiyar C'est libre à lui. Il veut rester avec elle, ou il veut quoi rompre fastr appelle ça fastr elle fastrou fastrou les s'il décide de rester avec elle elle garde sa dot elle peut pas rester avec elle et lui enlever la dot ça ça n'existe pas que mahr bi mastahla min farjihah la la la la dot elle doit rester avec le mariage mais s'il va dire tu m'as fraudé tu m'as eu tu m'as menti ainsi de suite fastr en annule ça là elle n'a pas droit à sa dot c'est clair voilà très وساغتها سبوا ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين